— Donc oui, Vincent Brue, on n'a pas encore tout à fait euh, tous les résultats. Ce qui semble apparaître, c'est que vous allez être au second tour. Vous arrivez en tête de ce premier tour. D'abord, quel est votre sentiment ?— Un sentiment de, de, de très grande satisfaction, puisque je, je note que j'ai fait euh, pratiquement le même score que emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle et que j'arrive assez largement en tête avec environ 28 28 29 les chiffres ne sont pas encore tombés alors que mes concurrents sont nettement derrière et celui qui va sortir sera repêché puisqu'il n'a pas obtenu lui 12 et demi des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour mais comme il y a deux candidats nécessairement eh bien j'attends de savoir si c'est Tom Dubois euh de l'UNPS ou si c'est Payot Dufaux et EHBA dans les deux cas euh Il faudra convaincre Comment faire Bien sûr qu'il faudra convaincre, et il faudra convaincre, si c'est la NUPES, que c'est un danger terrible pour la France, mais aussi pour le Pays basque. Car on sait très bien que la NUPES est très centralisatrice, en tout cas la France insoumise, très jacobine, euh, qui n'ont pas voté, par exemple, la proposition de loi sur les langues régionales. Donc il y a un vrai danger, il y a un vrai danger aussi pour l'Europe. C'est un, un sujet que nous allons traiter, évidemment, quel que soit le candidat qui me sera en face. Et puis, si c'est payant du faux, je pense qu'il faut lui dire que peut-être il a une expertise sur l'analyse de la situation du logement, mais pas forcément les bonnes solutions pour le traiter. Enfin, nous verrons. Et puis, ce sont les électeurs qui trancheront dimanche prochain. Vous avez aussi deux concurrents issus de la majorité aussi qui ne font pas un, un très bon score. Qu'est-ce que vous en pensez Alors je pense qu'ils font plus que pas un très bon score ils font un très très mauvais score euh, bah ça veut dire que le fait d'usurper un petit peu cette ce titre de majorité présidentielle pour quelqu'un qui n'a pas été retenu par le chef de l'état comme candidat qui est dissident et qui est frondeur au fond et eh bien je pense que les électeurs ont compris que il n'était là que pour brouiller les cartes et que bon, eh ce résultat est, est évident quant à quant à l'autre il n'a jamais attaqué euh, ma candidature il ne C'est pas euh, prévalu de la majorité présidentielle. Euh, voilà, je pense que c'est ça. Mais je, il y a aussi la, le général Soubelé. C'est intéressant de voir son score, notamment à Biarritz, puisque, semble-t-il, à Biarritz, il fait euh, 4 victimes. Euh, 30% des voix, 4,30% des suffrages, qui est quand même très peu, alors qu'il était soutenu, euh, comme vous le savez, par l'autre général, le général Pinatel et son épouse, Anne, et puis euh, soutenu, on le sait, par euh, Maïder Arostegui. Donc je pense que c'est quand même euh, un élément important dans le paysage politique de Biarrou. Pour terminer, il reste une semaine. Quel va être votre, euh, votre travail maintenant, en une semaine qu Qu'est-ce que vous allez faire Convaincre, toujours convaincre, être sur le terrain, Et puis euh, également, il y a euh, jeudi deux débats euh, auxquels je participerai, euh, mais euh, euh, je serai dans la circonscription pour essayer de prendre des contacts et puis de persuader les gens d'abord qu'il faut voter, parce que je voudrais insister sur le fait que les biens atlantiques, globalement, euh, dans une ambiance un peu compliquée, ont pas trop mal voté, même si je regrette effectivement que près de plus de 50% des électeurs ne se soient pas déplacés aux urnes. C'est un vrai sujet sur lequel il faut vraiment faire quelque chose parce que ça, c'est une crise du politique qui grave. Merci